Dans une galaxie lointaine, très lointaine. Très lointaine. Anakin. Anakin. désormais plus connu sous le nom de Dark Vador. Dark Vador. Ça fait un la vérité. Salut Skywalker. Luke, Luke, Luke, je suis ton père. Je suis ton père